Si longtemps, si longtemps que je t'attends je n'ai plus le temps de couvrir au printemps Quand tu es parti, nous avions juste un temps Il n'y a pourtant pas si longtemps Si le temps perdu ne se rattrape jamais Si je reste seule avec mes regrets Si le temps perdu est bien perdu tes heures, Mais je sais bien que je t'attendrai. rendrai c'est pour toi Te rends-tu tes illusions ranimer la fleur de cette maison Si tu revenais te l'amour qui meurt, je connais encore le bonheur. Il n'y a que toi qui réveille le printemps quand tu veux, trop quand tu sors le vin. Il n'y a que toi qui fait de l'amour, un bonheur nouveau chaque jour. Et c'est pour toi, pour toi, pour toi, que je suis resté là. Et c'est pour toi, pour toi, pour toi, toi qui ne pas. Et tu deviendras que je t'entends mes bras, comment tu vois, il appelle toi Quand tu seras là, l'amour te reconnaîtra et le temps de mer reviendra.